Yeah. Ha. Yeah. Ha. Yeah. Tout le monde dit. Tout le monde dit. Je tourne en rond Je trouve le temps vraiment trop long Je bois des bulles de moum C'est de bon ton J'entendais des <rire> <blazer> de tout <rire> Soudain complètement fou Elle Ta voix je l'appelle Mon Dieu ce qu'elle est belle Canon Une bombe La vraie dynamite Les pages train de lui Dans mon orbite Elle me dit Moi c'est clair Comme l'éclair vient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 Oh maman, je vais te l'histoire d'un amour sans repars, sans gare, sans phare, sans parni, désespoir. Genre de bêtises qu'on dit par pur hasard, la nuit est belle. Tu m'en sors celle baby, surtout la quand je t'emporte, j'artelle dans mes yeux lui. Observe celle à lueur de mon envie, regarde bien mon fond, tu verras mon lit. T'en fais trop mec, j'en ai marre, salut. Cool baby cool. OK, tu cries cool.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 prends ma main, je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard, sans gare, sans phare, sans part ni désespoir, genre de bêtises qu'on dit par pur hasard, la nuit est belle, tu m'en sorcelles baby, surtout la croche de ton port jartelle, dans mes yeux lui, observe celle la lueur de mon envie, regarde bien au fond tu verras mon lit, remarque, à plus y réfléchir, on est des romantiques, des coureurs sous plastique, des menteurs qui respirent, l'été en soi, l'hiver en pire le chaud, le froid, délire, <rire>